Bonjour à tous et bienvenue dans la 128e des émissions. Oh ouais <rire> <rire> Dans cette 128e des émissions ce 10 décembre, nous avons tout d'abord Ouais, ouais, ouais, ouais, <rire> ouais Jaymon du 39, donc ça va. C'est ça Jaymon Voilà frérot, la vie, j'ai je le sens là. Là, j'ai là, j'ai la win là. Là, j'ai la win. Elle est pour moi, celle-ci. Elle est rpz. J'espère que tu passes des bonnes soirées. Kamavinga, équipe de France. Ça fait plaisir. Gros gros match contre Angers. Tu sais, il suffit, y a deux semaines. Shallah, shallah. Euh, nous avons également Marie. Bonsoir, Marie. Oui. Ouais. Ouais. Bien, ça va Oui, ça va bien, merci. On a également Corentin. Bonjour, Corentin. Bonsoir. Oui. Co, co, co, co, co. aidez-moi, les gars. Bonsoir, là, la, la Corentin. Il est bon tard, hein. Bonsoir. Et on a également Victor, bonsoir Victor ouais Je t'aime Bonsoir Victor Ça va Et je tiens à vous présenter mon assistant pour ce soir parce qu'il m'a aidé à faire toutes les questions de cette émission, je vais nommé Romain, bonsoir Romain Albatard Pourquoi tu ne veux pas le micro en face de ta bouche Bonsoir niveau <rire> C'est un plaisir, moi Oui c'est un plaisir <rire> comme cadeau On un magnifique sac en ah, jean aussi grave. Donc, qui, contient... <rire> qui contient un ordinateur portable j'ai déjà fait non. ce cadeau dans la désémission et je suis content de le refaire euh, Sarkozy et les femmes nous avons toujours le livre avec non c'est pas, je pas. Non. De ta mère un avec, ticket <rire> un ticket de blackjack Ah, ah oui. oh oh, mais ça oh ça, ça, ça, ça je suis d'accord bon. je, je m'engage à le partager si je gagne ah merci voilà c'est tout ce que je demandais c'était Victor <rire> mais <c 'est> de... <rire> Zéro. non donc vous pouvez gagner jusqu'à 40 000 euros c'est plus ah, 50 croyables. 000 incroyable, tiens, incroyable. incroyable. Mais 40 000 euros je parle de sécher c'est quoi moi avec 40 000 moi je pars à Pointe-à-Pritte en Martinique c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable Il est super ton commentateur. <rire> il y a vu combien de trucs Il y a des jeux. Il y a cinq Et manches on a, début. Tanché, on a le, début. Après, le début. On a le début après le début on voilà, a c'est fini. Antoine, apparemment que... ton stagiaire ne connaît pas le principe de l'émission. <rire> il arrive même pas à regarder droit suite, en face la... de lui. Presque La suite, c est, c est, c est la suite. C'est pas le mec, c'est pas le mec qui a gagné nouvelle. les deux dernières. <rire> après on a le milieu. Oui, après on a et après un ou une éliminé Et on a Bravo Moi, un point pour ceux qui trichent Et Kevin commence à zéro Bravo à toi Ouais ouais, ouais Il Ça peut gagner jamais arrivé Le <rire> début c'est trois questions de rapidité Des questions longues Auxquelles plus vous répondez tôt Plus vous marquez de points Pour répondre vous dites d'autres prénoms Vous attendez que je vous donne la parole Pas droit de répondre deux fois de suite okay. Première question pour 5 points Quelle marque créée en 1889 Par Fernand Mouraud Est née en Suisse Marie? Oui. Lint? Non. Victor Oui. Rolex. Non. J'étais deux doigts de Quelle marque créé en 1889 par Fernand, Fernand Moreau est né en Suisse? Pour 4 points. A été immortalisé au cours du 20e siècle par des artistes tels que Pablo Picasso ou encore Yvette Horner. 7 Cette... Victor? Oui. Euh, j'ai le droit de redire? Non. non. <rire> tu vois putain, je suis hyper fair-play. Non, avec... 30 secondes. Attends. On enfin. aurait dit Jonathan Cohen ouais, dans Family Business ah. ou dans la flamme. Ah, il a répondu non Oui, non. <rire> J'adore Jonathan Cohen. Merci pour la flamme. Oui, la flamme. Bien, la flamme. <rire> euh, sur que plus. Pour dans les, les abonnés pour vous. Gelmark créé en 1889 par Fernand Moreau et né en Suisse a été immortalisé au cours du 20e siècle par des artistes tels que Pablo Picasso ou Henri Weberner. Cette pour pour 3.7 Boisson surnommée l'or des Alpes du fait de ça. On c'est donc une boisson surnommée l'or des Alpes créée par, en 1889 par Fernand Moreau en Suisse qui est né... oui. du 39. Oui. Le Génépi. Non. Avéronné, Pour deux points Ben oui, bien sûr, tout est avéronné. Ben oui, es ouais, ouais. oui, le Génépi, c'est avéronné. Ouais. Oui. En tout cas, il y en a un avéronné. Pardon. Le Génépi, c'est avéronné. <rire> oui. Et le magret de canard, c'est belge. Hein <rire> Toi aussi, t'es à Avignon, le 12. Pour deux points. <rire> Pour deux points. Euh, <rire> du fait de sa couleur étant à base de jantiane jaune et dont le nom proviendrait du prénom de, de la belle-sœur de, de son inventeur. Quelle marque créée en 1889 par Fernand Moureau et née en Suisse a été immortalisée au cours du 20e siècle par des artistes tels que Pablo Picasso ou encore Yvette Horner Cette boisson surnommée... Caïmon 39. Oui. La Suze. Hey, c'est quoi C'est pas à C'est la Suze C'est une bonne réponse Oui, c'est une bonne réponse. Bravo, deux points pour qui C'est pas à ouais, ouais. ça ouais. Caïmon <rire> 39. Bah non. Caïmon Qu'est-ce viendrait... qui t'a fait qu'est-ce qui t'a fait penser Gential. à l'astuce l'agence Ça viendrait du nom de la du prénom de la belle-sœur de son inventeur qui s'appelait Suzanne Jasper. voilà. C'est une question signé Romain. Ah oh, ouais. mais c'est C'est deux points pour Kayman. C'est un, ouais. un point érectile pour moi. Merci. Ouais. <rire> vous savez qu'on avait rond sur les maisons, il a quand même marqué l'assuse. C'est ce écrit dans toute la France. Dans, mais, bah non, pas partout. Bah dans le Jura, c'est écrit l'assuse, c'est pas Jura. Il y a marqué Arbois. Non, à Saint-Claude, il y a un mur. Henri, machin, non, bah non. Ça vient du Jura-Bernois. Ça mmh. fait donc deux points pour Caïman, zéro pour les autres. Deuxième question. C'est erreur qui aurait pu être jugulairement fatal. Très bien, merci. <rire> bon, deuxième question pour 5 points. Quel avocat américain, né le 26 octobre 1956 est entré dans la postérité en 1990 lorsqu'il à la postérité. À la postérité. <rire> quel avocat américain né le 26 octobre 1956 est passé à la postérité en 1990 lorsqu'il c'est mieux non euh, c'est un peu tôt Alors, tu connais des tu connais des avocat Non mais... Euh... Dans Céline, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, toi Pour 4 pour 1. Lorsqu'il a émis une loi portant son nom. La, la, la, fr Franklin. Franklin mm. et Marshall. <rire> c'est sur les sweatshirts. C'était un plan. C'était pas une loi. <rire> Le plan Marshall. Mais non, euh, c'est adorable. Elle est, elle est exceptionnelle. Le plan Marshall. <rire> <rire> 47, 48... Euh... Pour 3 points. Cette loi, euh, non, est gênant, cette loi étant plutôt une règle empirique concernant les conversations entre personnes, notamment Antoine, sur Antoine, Internet. Est-ce que tu peux reprendre oui. le début de... Que l'avocat américain, né le 26 octobre 1956, est passé à la postérité lors en 1990 lorsqu'il a émis une loi portant son nom. Cette loi étant plutôt une règle empirique concernant les conversations entre personnes, notamment sur Internet. Cette règle stipulant que plus une... grosse ambiance. <rire> putain, c est c est Pour fort. deux points plus une discussion dure plus, plus la probabilité d'y trouver une comparaison. Victor, Victor. Euh, moi, je connais la fin de la phrase mais pas le nom euh, de l'avocat. putain, ça y est, je l'ai plus. Ah, en plus, je, je suis sûr que tu l'as. oui, c'est Goodwin. Pardon C'est Goodwin. Ah euh, oui <rire> C'est Goodwin Bro avec ça. une Ali Jonesy. Le point Goodwin ouais. Tout Le point Godwin Plus le... une conversation dure, voilà. plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. Ça ah. fait donc deux points pour Victor, deux points et, pour Caïman, 0 pour Corentin tu sais et ça, Marie. Toi. Comment tu sais ça Moi j'avais Hitler à la fin. <rire> non mais comment je... explique mais en gros Le point Godwin tu connais donc, Non mais la théorie Parce du mec, c'est que... A... Grâce à Victor je crois. <rire> euh, du coup en gros tu parles à un mec et à plus, ça dure à plus la probabilité qu'on aborde le sujet des nazis mmh. est proche devant. Ouais, ouais mais... c'est ça. En fait, oui, dès que mais... tu vas rentrer dans un débat, il y a un moment donné où tu vas avoir une question et il y a quelqu'un qui va dire ouais, « bah... Ouais, mais c'est comme les nazis, hein, tu vois ?» Et en fait, c'est le point Godwin. Je trouve la définition assez mauvaise parce que ouais. plus tu es dans un débat et plus il y a de chances que tu abordes n'importe quel sujet. J'en ai fait des two bises, un dévacueur de filles 6 filles. heures, <rire> tu finiras par en parler. Voilà, sur... c'est pour ça que je trouve les définition pas ouf. De quel objet d'un diamètre de 24 mm l'usage est-il connu depuis la civilisation 2,4 cm. Merci de la précision. Pour, en fait c'est juste pour me rapporter à mon sexe. Ouais, je t'ai dit que... On a écrit la question à Crovin, j'ai dit... Depuis quoi Quelqu'un parlait de son sexe. De quel objet d'un diamètre de 24 mm l'usage est-il connu depuis la civilisation Marie un sou euh, Victor la sarbacane non. sarbacane de 2,4 Bah quoi Bah ouais. diamètre Bah c'est ça. Longueur non. Euh 4839 euh... <rire> le papyrus non. <rire> le très... Très, très très très serré Et ben je vous emmerde. Voilà 2 cm c'est pour Pour 4 points de quel objet d'un diamètre de 24 mm l'usage est-il connu depuis la civilisation grecque avant de disparaître pour ne revenir qu'au début du XVIIIe siècle bien euh, Le papyrus, il n'est pas si con, là. Bien que l'ustensile indispensable ça, mais... pour bien utiliser cet objet n'ait été breveté... Marie, le plug anal. Non. <rire> Donc l'ustensile, c'est ton cul Il a été breveté quand Il a été breveté quand ton cul Est-ce que tu peux répéter ce te plaît de quel objet d'un diamètre de 24 mm l'usage est-il connu depuis la civilisation grecque avant de disparaître pour ne revenir qu'au début du XVIIIe siècle, bien que l'ustensile indispensable pour bien utiliser cet objet n'ait été breveté On rappelle que Coco participe à cette émission. Coco Oui Les boules de gaïcha. <rire> non mais bien joué. C'est j'aurais J'aurais mis y penser. Les boules de gaïcha. Oui, l'ustensile pour utiliser les boules de gaïcha. Ton cul encore là. Ouais, C'est redondant. Attends mais qu'est-ce qu'il se passe là <rire> Tu gagné ou pas Non. <rire> Marie, a euh, nous une alliance Non. De quel objet d'un diamètre de 24... <rire> non, donc pas le, pas. Du coup, l'ustensile, c'est ton doigt Bah oui. De quel... En fait, on cherche ouais, un objet... Pareil, pas, on cherche un objet dont il faut un ustensile pour bien l'utiliser. De quel objet d'un diamètre de 24 mm l'usage est-il connu depuis la civilisation grecque avant de disparaître pour ne revenir qu'au début du XVIIIe siècle Bien que l'ustensile indispensable pour bien utiliser cet objet n'ait été breveté pour trois points... Quand, en 1995 par Samuel N. Cet ustensile qui pourrait bien disparaître si la nouvelle version de l'objet que nous cherchons en ce moment, créé en 2013, est composé de micro-granulés agglomérés, se démocratise. Donc l'objet qu'on a, il est revenu au début du XVIIIe siècle. Ok L'ustensile, pour s'en servir vraiment correctement, il est arrivé que 70 ans plus tard. Ok Aujourd'hui, l'objet qu'on cherche... Voilà Aujourd'hui, l'objet qu'on cherche... Et le mec qui l'a créé il pensait être ingénieur. Aujourd'hui, l'objet qu'on cherche... Mais les ingénieurs, c'est déconneur. Il pourrait être tellement amélioré qu'on n'aurait plus besoin du fameux ustensile qu'on cherche. Enfin, qui est, dont je vous parle. Ouais, je rends ma cravate. Pour deux points, pour l'instant, nous utilisons encore grandement la version originale de cet objet qu'on cherche, qui peut être de forme diverses selon la boisson. C'est <rire> Attends, attends, attends, attends, attends. De quel objet d'un diamètre de 24 mm l'usage est-il connu depuis la civilisation grecque avant de disparaître pour ne revenir qu'en Le verre Non. Avant de disparaître pour ne revenir qu'au début du 18e siècle, bien que l'ustensile indispensable pour bien utiliser cet objet n'ait été breveté quand 1795 par Samuel Henschel L'ustensile qui pourrait bien disparaître si la nouvelle version de l'objet que nous cherchons créée en 2013 composé de micro-granulés agglomérés se démocratise. Mais pour l'instant, nous n'utilisons encore grandement que la version originale de cet objet. Marie, un ouvre-boîte Non. Qui peut être de forme diverse selon la boisson, pour un point, selon la boisson consommée et qui se fait en liège. Victor. Victor. Victor. Le bouchon. Oh. Oui Oui bravo Victor Eh oh ah, oui, le, le tir bouchon a été breveté 70 ans après le retour du bouchon <rire> en Europe. Putain. Si pendant 70 ans il mettait des bouchons, ils ne pas y beau. ouvrir. Non, non, il ne pouvait vraiment pas breveté. Quoi. Ou alors il tapait avec la chaussure au pied de la bouteille. Incroyable. Wow, et donc violent votre truc. Eh oui, ça fait donc... C'est une question de Romain. Ça fait donc... dans <rire> l'idée est de moi. <rire> <rire> <rire> est toi, Katara, dis... 3 points plaît, pour Victor, hein. 2 points pour Kevin, enfin Caïman, et 0 pour Corentin et Marie. Et on passe à la suite. <rire> la suite, c'est trois listes dont il faut trouver les réponses sauf la plus évidente. Et un point par réponse trouvé, un éliminé ou 1 éliminé à la fin de la manche. Première liste, je vous demande ah, de me citer oui, oui. une des 50 plus belles villes du monde, d'après un sondage réalisé en 2019 par flightnetwork.com. Mais c'est ultra subjectif, ça veut dire quoi auprès de, <rire> auprès de plus de 1000 voyageurs, sauf, sauf Paris, qui était première. Et je comprends pas pourquoi. Mais bon. okay. ouais, mais plus belle si, bah, si, si, c'est si. bon. C'est bon, non, non. mais pour y vivre, c'est dégueulasse. Non, mais quand, la... quand tu y vis, d'accord, mais la quand tu vie, visites... Oui. Non, non, non, non, c'est tous les touristes, les ville. voyageurs okay. qui ont classé des villes 1000 voyageurs, et... ah, plus de 1000 voyageurs ont on fait un sondage, on leur a demandé la plus belle ville du monde C'est pas la capitale, c'est Marseille mais bébé Non, non. c'est une ville Eh <rire> hey, mais le globe trotteur là, lui il va se friser là Il va nous dire <rire> oui, oui. tous les trucs improbables de l'Asie du Sud-Est que je connais rien Il parle de, il parle <rire> de coco il Victor, quand as marqué le plus de points dans la première manche, tu, choisis, tu dis en premier euh... Venise Venise est quatrième. Bonne réponse. Ensuite, c'est à Caïman. Rome. <rire> Rome, qui pour moi est la plus belle ville du monde. Ouais, pour moi C'est vrai que c'est très beau. Si je jamais allé, pour moi, ça fait gueule. As pas fait dixième. Grecs, euh... Corentin Marie, le premier okay. qui me dit son prénom. Marie. Oui. New York. New York est deuxième. Ah ouais. Oui. Trop beau, New York. Corentin. Londres. Londres est troisième. Ah. Ah. On a, on a ah le top bah, 4 Putain à Londres, ça fait pas envie je trouve ah, mais mais... Mais Ouais mais je suis d'accord Mais tous les romans que j'ai lus euh... Victor Vienne Je sais plus <rire> C'est bonne réponse 19ème <rire> <entre> Mon assistant <rire> est au taquet Carrément <rire> Milan Milan et Pas est chaud, hein. Est... Milan c'est pas beau Il y a une cathédrale qui est belle mais... T'as habité à Milan <rire> Bon <rire> anniversaire <rire> là et BT tes t'habites à Mino Pas un t'habites à Mino Ah Milan. Tu habites à Milan Tu à la Milan, c'est Joyeuse année. <rire> euh Marie. Non contre, pas euh, bien, Pour mon patriotisme ouais. d'Erasmus et euh, d'abra Edimbre c'est 31e. Attends donc il y a Edimbre, il y a pas Milan. C'est une putain blague. tu es pas allé à Edimbre. Donc toi tu es jamais. allé à Santiro quoi. Enfin, excuse-moi. Et d'accord. On pas le plus beau stade. C'est pas ma réponse, mais ça je pour toi, j'aurais répondrais du Saint-Claude, mais à la place, je veux dire Florence. Il a dit Saint-Claude en premier Non, non, j'ai précisé avant, il a bien expliqué, j'ai précisé avant. Tous les deux, tous les deux sont mauvaises réponses. C'est vrai bon, C'est dégueulasse Florent c'est pas de non. Mais non mais y'a pas Milan Qu'est-ce que tu t'étonnes toi J'en ton truc <rire> Il est cool <rire> ah, Bientôt ils vont Victor euh, Budapest Budapest 16 e Ah ouais avant, avant Florent D'accord Tout va bien, oui, bien sûr. Tout va bien Il y a rose. que des putes C'est quoi ce classement Non mais c'est de la merde Marie ce qui qui a fait franchement euh... euh, 1000 plus de 1000 voyageurs sur ouais le flightnetwork.com. Et ça veut rien dire ça. Non, a, moi, je connais 1000 enculés, il y a Tokyo. pas de souci, je te laisse site. Tokyo 1000 enculés, 1000 et invariable, 18. Mais... Alors euh, alors que Romain va nous citer 1000 enculés, c'est parti. Je en fait. <rire> <rire> sais pas être ta famille ça va te gêner. <rire> Victor. Euh Dublin. Dublin, mais alors je croirais pas 45e. Ouais mais c'est tout. Alors c'est moche du blin. suis allé, hein, suis allé, allé ça, ouais. et j'ai pas, pas beaucoup de villes oui. c'est très bien du c'est <rire> ouais, beau. Ouais. Euh, Marie, soir, euh, Singapour Ouais, voilà. Singapour 11e. J'aime servir en fait. Bonne réponse. 11e Singapour. Victor. Ah, ouais. c'est propre, c'est pas beau, c'est propre. Putain d'asiate. Paris c'est dégueulasse, c'est premier donc un peu objectif, Paris est magnifique. Euh, Rio de Janeiro pas de pute, mais... Rio de Janeiro 15 e bonne réponse Marie euh, Shanghai Shanghai il abuse pas Bah tous les chinois sont là bas Victor <rire> t'es dans la liste t'as le droit à trois réponses Tant que tu réponds bien tu marques un point <rire> Ouais allez vas-y Ton père trahit l'urbanisme Ouais c'est ça euh, Non mais putain tu m'as déconcentré connard Ouais je sais euh... Saint-Amour Je vais dire Amsterdam ouais, 13ième bonne vrai. réponse et ben dans le même style et en Copenhague en Copenhague euh, ah, mauvaise réponse oh. Oh, genre, que où, euh, alors il restait Athènes, Bangkok, ah, Barcelone, ah, Bergen Berlin, Bruges, Berlin. Buenos Aires Cape Town, Carthagène Chicago, Cusco, ouais, donc fait Dubaï Dubrovnik, Hanoi, ouais, Hong Kong merde, donc, Istanbul, Jaipur Jérusalem, La Havane, Lisbonne Madrid, Marrakech, Pékin, Prague Québec, Queenstown, Quito Saint-Pétersbourg, Saint-Sébastien, San Diego, San Francisco... Oui, mais ça va En fait, ah. c'est là où les avions atterrissent. Ouais, ah. Séoul, ah, mais... Sydney, Toronto, Vancouver, qui était 5e, et Zurich. Vancouver. Ouais, mais genre... Euh... Ouais. Ouais. Deuxième liste, je demande de me citer un compositeur figurant dans la liste des 100 plus grands tubes oh. de la musique classique, d'après le site normalsup.org. Moi, on en connaît trois. Sauf Mozart, <rire> qui en a 9 dans le top 100. Et c'est toujours Victor qui commence. Bach. Bach, bonne réponse, il en a 6. Quais vraiment... mon? <rire> euh, euh, euh, euh, <rire> il faut qu'il rejoue la Non mais c'est normal. Non mais euh, aux assédiques ah mais... là. Pa pa pa pa. Beethoven. On le, le top 100. C'est quoi ce que on va pouvoir dire Je peux plus le dire parce qu'ils ont répondu déjà était tout premier. Mmh. Mmh. <rire> <rire> bah oui. Mozart. Mmh. Voilà. Marie. Vivaldi. Vivaldi, il y en a une bonne réponse. Coco de Bussy. De Bussy, une bonne réponse euh, ouais, également. Bah, là en fait, oh, a oh, dit de Bussy. Chou. Je comprends pas ce qui c'est une Mais la flûte, bonne réponse la à ma 4. La quoi La fluide de Schubert. La truite. Oh oui. <rire> tu peux répéter la question en La truite de <rire> la question Brams. Oui, c'était un compositeur ah, oui. figurant dans la liste des 100 plus grands tubes de la musique classique d'après le site normalsub.org. Brams. Brams, c'est une bonne réponse. Euh, 5. Marie. Euh, Yann Thiersen Moi, c'est la brosse. Karl ah, mais... Hoff. C'est tout bon, oui. Oui. Euh, tu me confirmes c'est de la merde Non. Ah, c'est qui, ce monsieur C'est ah. celui qui fait la Kermina Burana. Oui, mais c'est Karl Hoff, pas ah, Karl Hoff. Ouais, mais excuse-moi pour la prononciation, <rire> mais... Kermina bon, mais... Burana, euh... enfin bref... C'est euh... Ah, mais nous, euh, tu euh, sais mais si euh... Non, mais moi, j'aurais dû oui, hein. Oui, allez, bon. allez, on le compte Ah mais Corentin Mais t es une... ah, moi je t'appelle Corentin quand tu fais ça <rire> comme ça C'est la musique de la, de la, du non, film des internes tu l'appelles Corentin <rire> Ou euh, le Cotantin Il me plait eh Je vais peut-être dire une connerie... Mais euh... Putain... Ravel oh, non, non. Ravel, c'est une bonne réponse Comment Ravel Tu le, le, le boèmeo de Ravel <rire> Le boèmeo de le de Ravel. On dirait un poisson. Et <rire> ah, tu mets deux boèmeo de Ravel s'il te <rire> plaît. Ah. Ah. Mais arrête de manger en plus, tu es boulimique. Ah, ça, pourquoi, ça. Oui. Ça, un peu, pas pourrais manger. Mais oui. J'aime pas <rire> forcément, c'est pas bon. C'est à table de roman. Non, non. absolument pas. Ah, non, là es c'est industriel. Tu aimes. Le mec était bon piano là. Euh Chopin. Oh, oh voilà. beau gosse Ah, je vous jetez tu ouais, ouais. de tubes. Il y en avait 6, bonnes réponses. Quoi Il y avait 6, euh, il était 6 fois dans la liste des 100 plus grands tubes de la musique classique. Ah mais, mais. c'est des tubes Oui. Ohhhh ah, Coco ah, 50 et tout. Tu sais, c'est 100 compositeurs. Non mais c'est un mec quoi. qui a fait son, sa liste dans son coin, c'est pas... Coco. <rire> bon bah, moi je prends un risque avec le, le moderne. Answer Dimmer. <rire> ah, oui. Ouais. Mauvaise réponse. Ah, J'ai pensé. Attends, pose, toi, on peut mettre pause Je, je, je dis pas plus, que c'est un grand compositeur, mais... C'est un des <rire> musiques en fait. En <rire> <Bah, Ant> Zimmer. En <rire> Zimmer, c'est... Euh, c'est Interstellar. Interstellar. <rire> ah le Pogoswil Voilà <rire> C'est Interstellar. <rire> Interstellar, <rire> Interstellar, par exemple, en Zimmer. J'ai en train de regarder. Ah, ah, voilà. ah non, là, en train d'enregistrer un... Ça veut dire que t'as regardé les premières minutes Attends, c'est les compositeurs C'est le nom des compositeurs Non, mais du... T'as oui, dit es les, 100 tubes, ou oui. les 100 plus grands tubes ou les 100 grands compositeurs, j'ai rien compris Non, non. y'a un mec qui a fait sa liste des 100 plus grands tubes de la musique classique ah, on, on fait ah, une question sur un mec coupes, en fait qui ouais. a fait ses goûts oui, bah, Comme ça. pour les ouais, lignes là, quoi, en ouais, fait. Ouais. Du coup. Mais qui c'est qui a Et fait ces questions, c'est Romain C'est un mec sur le site normalesub.org C'est Romain qui a choisi ses sources ou... Elles viennent d'où ses sources C'est WOM D'accord Non mais je demande parce que... Non j'en ai plus, putain j'en ai plus Dis le nom d'un pote que tu veux saluer hein <rire> griller. Et non, grign, il est pas, il est trop mauvais. Euh Cayman, tu es dans la liste, tu as le droit à trois réponses, tant que tu réponds bien, tu marques un point dans la limite de trois réponses. Strauss. <rire> Attends. Pas du tout sûr. Strauss, j'ai regardé, regardé H, c'est Spin. De... bonne réponse. Hmm ah merde, moi je pensais au chirurgien fou dans H. Jaimo. <rire> <rire> <rire> uh... C'est reparti pour une... Autre... Alors là, vous ne voyez pas, mais c'est un vrai chef d'orchestre. Il rentre en France, exactement. Braus. Il Braus. Dix secondes. Braus. Farman. <rire> Schumann, moi j'aurais dit, tu vois, c'est vraiment juif. Ouais, ouais. Et non, il restait possible, entre Schumann. autres Albeniz, Albinoni, Barber, Bellini, Berlioz, Bizet, Boccherini, Carpentier, Chostakovich. Oui pas dans le micro fils de pute. Ah ah oui, c'est le classique classique. Ah On oui, oui, ah va pas, ah pas déjaler avec la ou, symphonie ouais. balz numéro 2. Ah mais tu non. sais Delibes, que je m'a fait décourir la musique classique Dukas, Dovrak, Elgar, Gershwin, Bouno, Handel, chez énormément. Tchaikovsky, Liszt. viens de sur Mendelssohn nelson Moussorgog... Moussors... Merci. Off and back. Euh, Pachelbel. Off and back. Paganini. <rire> Prokofiev. Puccini. Rach... Rachmaninoff. Ouais, bien que... Rachmaninoff. Ah On ouais. te l'a pété. Ouais. Grand planiste russe. Ah ouais Rimsky. Korsakov. Rodrigo Rossini. Polonais, Jopin, mais Chopin meilleur. Sibelius. Smetana. Mais Stalinski. Autres, Tchaikovsky. Un des quatre. Verdi ah. en avait cinq. <rire> Wagner en avait deux. Et Williams. Wagner. Voilà. Avant euh, la dernière euh, liste, Williams, on a donc... C'est qui, William que... C'est ouais. Robbie Williams. Non, mais si je suis d'accord. En l'amour... Non, ouais, mais je suis la... la... celui-là... C'était mon choix. Je, je, je, je viens, viens pour je se vivre ici-bas... La mère de dit, toi de ah, même Avant la dernière Et liste, on a donc... Euh... Compositeur vraiment les grands artistes classiques. Avant ah voilà, la dernière liste, on a on donc 12 points pour Victor, 7 points pour Caïman, 5 points pour Marie, 3 points pour Coco. Quoi, la dernière liste. Kiwin, <rire> je euh, ne pas. Avaient... Rundi. Je vous demande de me citer une fédération sportive nationale reconnue par le Comité National Olympique et sportif Français. Une fédération, une, une fédération sportive nationale reconnue par le comité national olympique et sportif français sauf la fédération française de football Il faut l'acronyme ou... Faut... Non, vous enlevez et fédération sport, française de je veux de juste le, le sport, sport. D'accord oh. Sauf le football Ah c'est marrant, tiens dis donc Pourquoi t'as enlevé ça Victor Basketball Ouais c'est ton nom Bonne <rire> réponse <rire> Caliment Calme-toi J'ai un balle Bonne réponse Marie Le rubis Bonne réponse. Quoi le ça. Coco. Le volleyball. Bonne, Bonne réponse. Tu vas dire le sexonale, toi. Victor. <rire> <rire> <rire> le badminton. Le badminton. Pas dans le micro-franc. Bonne réponse. Bah, le tennis, euh, bien sûr, évidemment, Roland-Garros. Bonne réponse. On félicite encore euh, <rire> Romain Grosjean pour sa victoire cette année. <rire> ok. Euh l'viron, c'est une bonne réponse, L'aviron, coco. Le judo. Le judo, c'est une Monsieur. bonne réponse. Et il y a également le jiu-jitsu et le kendo qui sont pris dedans. Ah, ah j'aurais dit le kendo moi sinon, <rire> Victor. Euh... Qu'est-ce qu'on a là euh ben de ski alpin Alors, oui. c'est le ski. La globalité, bonne réponse. C'est simplement. Euh, Bien sûr. L'athéisme. Bonne réponse, oui. Marie. Natation. Non, c'est Godo. Qui a raté Mon arrogance, Victor. <rire> <Bonne> réponse, Victor. <rire> <rire> je sais plus pourquoi je parle <rire> <rire> finalement. Gymnastique. Non. Attends, il faut que je précise, précise ou pas Et bonne réponse. Euh, c'est simplement. La pétanque. Ah oui, oui. Euh, pas la réponse. Pétanque et également jeu Provençal. Hein, bien, sûr, bien sûr. Il faut, absolument, il faut associer les deux. C'est <rire> une seule fédération. Et les Provençal. se bat pour connaître les Des droits. De l'huile pugée. Marie. La randonnée. La randonnée, c'est une bonne réponse. Randonnée pédestre. Homophone. Pas pédastre. Un athlétisme. Ça bien a déjà sûr, été dit. Pas, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. aïe, aïe, aïe. aïe, aïe, aïe, aïe J'ai fumé des clopes. Euh, ok sur glace. Ah, Reste là, le temps de dire dernier mot, connard, quand même. Oui, non, mais j'ai fumé. Ou attends, attends, attends. Ok, c'est peut-être un peu trop précis. Oh, allez, non, si, allez, vas-y, ok. J'ai pas entendu ce que as dit. Ah ok bon. sur glace. Ok sur glace, c'est une bonne réponse. Pelote basque. Pelote basque, ouais. c'est une bonne réponse. Mais je sais, bien sûr, c'est un truc de basque, c'est des ouf, les mecs. Et de pelote, non Marie. La voile. La voile, c'est une bonne réponse. C'est comme si j'avais pris la mer. Puis sortir la grande voile. Ça va durer longtemps. Victor, la boxe la boxe une bonne réponse. Ça va durer longtemps. Covid, Covid, Covid. Oh, Covid. Oui, oui. Merci, ouais, vous mettez Merci ici ou peut et Pardon. tout. Euh fléchette ce n'est pas reconnu par le sein, le comité national ah là, olympique contre. du sport français. la FFF la me fédération me française de cyclisme. Marie. le cyclisme. Mais Romain vérifie. Cyclisme c'est une bonne réponse. Bah Romain. Attends, attends, attends, attends. Putain, ça, ça va trop vite, va vite en fait ouais, ça, ça va ouais, super ça vite. C'est euh... -ce le pire -ce coinimateur que j'ai connu. Pourquoi <rire> Tu parles pas Ouais, pardon. Bravo, bonne réponse. De qui de Marie ah. 10 secondes Quel Biathlon ah. Très très mauvaise réponse non, Eh mais... oui mauvaise réponse Marie t'as ah, la dernière Aïe aïe aïe aïe aïe Tu marquais un point dans la liste de de de réseau, dans, en fait. dans la limite de 3 réponses Beaucoup beaucoup de tension Euh Le surf Non Arraté si, si si si Excellente réponse Marie <rire> bravo Le surf oui euh, Je dirais le taekwondo Bonne réponse Ah ouais oui. Ça peut être dit ça Parce que j'en ai Il te reste une dernière réponse Marie Et la lutte Oh la gaffe ouais, Ah ouais, oui Le prompt. tapis ou oh, le tapis, tapis, oh, tapis. De l'insulter Félicite-la plutôt Bravo Bravo Marie Excellent réponse J'adore les Olympiques Il <rires> restait L'aéromodélisme L'aéronautique <cute> L'aérostation Le baltrap Le ballon au point Le baseball Le billard Le bowling Le, le, le canot et cano kayak yeah. Le billard, billard En fait je oui. gardeur On remet Chars à voile, mmh. courses d'orientation, cyclo-tourisme, danse, équitation, escalade, escrime, ah oui, oui. sport sous-marin, football américain, force, giraviation. <rire> <rire> eh oui. Le okay, donc, y a, sport, le pentathlon moderne, oui. la pêche, le parachutisme, <rire> le kickboxing, l'haltérophilie, le golf, rugby à 13, qui okay, est séparé ouais. de rugby, ah oui, sauvage ouais, et secourisme, ouais, savate, skinautique, spéléologie, sport automobile, sport boule, sport de glace, sport de traîneau, squash, tennis de table, tir, tir à l'arc, triathlon, Twirling, bâton, volant planeur, vol livre ou encore Wouchou, art énergétique Wouchou, Wouchou, Wouchou Sabre laser il y avait ou pas <rire> à la fin de la suite on a donc 18 points pour Victor, 14 points pour Marie 12 points pour Kevin, carrément et 6 points pour Corentin Corentin, t'as euh, un mot ou pas perdu sur quoi, moi Corentin a-t-il dernier mot Attends, je vais limiter, quoi. Ah. Corentin tu veux s'éliminer Au revoir Merci. <rire> pas, pas Merci On remet les comptes à zéro et on passe au milieu Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre Sport. truc et dont le thème commence tout par en 1, 1. Cinq oh. questions chacun, un point par bonne réponse. Victor, comment as marqué le plus de points dans les deux premières manches Tu choisis en premier entre un lieu, un moment et un autre truc. Euh, un lieu. En préfecture. Excellent choix. <rire> Quel nom donne-t-on à la ville où se trouve la préfecture de chaque département Quel autre nom Quel, quoi oui. Quel, Quel autre, autre nom, nom donne-t-on à la ville où se trouve la préfecture de chaque département Le chef-lieu Bonne réponse. De quel ministère un préfet dépend-il De quel ministère un préfet dépend-il De quel ministère un préfet dépend-il dépend dépend euh, Le ministère de l'Intérieur Bonne réponse. Oh là là, mais Victor, il est en Victor, à 10 euros près, combien coûte le timbre fiscal nécessaire pour refaire sa carte d'identité dans une préfecture en cas de oh, perte putain, ou de vol Alors attends, un passeport Un passeport, oh, c'est... Beaucoup... <rire> Oh je, oui. je vais te dire... Allez, à 10 euros près, tu me dis ouais. Je vais te dire 70 euros. Pas du tout. C'est combien 25 euros. 25 euros. Ah, 25 euros ah, ouais. ah, Attends, le passeport, c'est carrément plus cher. Euh, c'est 90, ouais. Victor, euh, qui a renoncé à ses fonctions de préfet de Réloir en 1940 suite à l'invasion allemande Suite à l'invasion allemande. <rire> qui a refusé non, qui, qui a, a renoncé à ses fonctions de préfet de réloire en 1940 suite à l'invention la... je, je peux pas... pas me faire des fonctions Alors j'ai Antoine par Oui oh oh non dis-nous Parce que rien a perdu Cornet dis-nous on va te ma Et ben tu Oh bah, ma... eh, bah Charles Euh, J'ai pas, pas la référence Qui a renoncé à ses fonctions de préfet de Réloir En 1948 à l'Amazon allemande et là -bas Charles de Gaulle Bah bien sûr non, non. Son prénom c'est Jean Et Oula. son nom C'est un outil utilisé pour moudre du grain <rire> ah, d'accord tu vas aux toilettes tu dis ça tu dis Oh je me suis mouliné euh, l'anus je... <rire> Alors tu dis Jean, je dis Jean Moulin Jean Moulin Jean Moulin, Moulin, Moulin, Moulin, Moulin, Moulin, Moulin gros Et enfin Victor beau, Cite moi une des trois villes où l'on trouve Une préfecture maritime en France Préfecture maritime Moi je savais mieux pas que ça existait avant de faire ce thème Préfecture maritime C'est ça qui est beau dans les émissions ouais. On euh, Nice Je pense que ça en est ah, déjà bon, une C'est pas con mais c'était Brest, Cherbourg ou Toulon Ah, oh, pff, ah ouais et il n'y en a pas d'autres Moi ah ouais, ouais, ouais. j'ai arrêté tout le long par contre T'avais donc deux points de pour Victor Marie A oui, oui, euh... un moment ou un autre truc un <rire> moment oh, C'est quoi du coup la préfecture non, des, non, des non, Poussures Je rigole pas, je un autre je rigole pas pour toi Je rigole pour ce qui arrive à Kevin derrière ah. Antoine c'est quoi la préfecture oh. des Poussures Marseille de... mais... J'ai eu deux points Il y a une préfecture départementale et des préfectures maritimes Départemental, c'est mince. j'aime pas trop la dernière phrase que je t'ai dit juste Ouais. <rire> <rire> Marie, entre 476 et 1492 Je t'avais trouvé mon thème. Attends, pourquoi <rire> c'est elle, elle qui choisit Parce qu'elle a marqué plus de points que toi dans Entre 476... 60... C'est le meilleur thème Ouais et, et 492. Et 492. Voilà. Ah, 1492. <rire> Marie, comment se nomme la période comprise entre ces deux dates que je viens de te dire Mais... <rire> <rire> Entre 476 et 1492, comment se, se nomme la période comprise entre Comme, ces deux dates bah, Je donne un exemple. Par exemple, une période, c'est le paléolithique. C'est ça, en fait, une période. C'est Tu crois qu'on va mer. donner les réponses ah, Tu ne sais veux pas comment chercher ton mer, plateau au sens, non Tu te démerdes. Euh, t t pas, je en dirais en fait. euh, l'Antiquité. Non, mais il t'a aidé, en plus. <rire> il a dit quoi Je pas entendu. Faux. Ah ouais, c'est la carolingienne. Faux. Attends, qu c'est quoi 1476 et 1492. Ah, mais 14 Attends attends 16 476 et 1492 oui. Ah ça change tout à ta réponse de bah, non. Non, là, quoi? Balance c'est quoi? Le Moyen Âge. Eh oui, le Moyen Âge. Mmh, ouais. ouais. Bah, euh... Marie, quel adjectif ouais. désigne le Moyen Âge? Moyen? Non, tu là, tu, tu J'ai dit une réponse déjà. Eh oui. C'était médiéval. Ah, Marie, quel jour de l'année 800 Charlemagne a-t-il été sacré empereur par le pape Quel jour Ouais, oh, horrible. C'est sourd. Marie, réfléchis. C est c est ça ça ça. Ça. Réfléchis. Marie, tu serais empereur. Je serais empereur. Quel jour, quel jour tu choisirais de l'année pour te faire sacrer par un pape bon, En décembre. Le 1er le... avril. Le 29. On jouait aussi expressif que ça Marie, c'est un jour qui a un sens, Marie, demande... là, là, là, on ne te le demanderait pas. J'ai arrêté l'histoire ouais. en, en première. C'est pas, qu une, question pas passé le bac une question euh... d'histoire. C'est une question C'est un jour qui a on te le demanderait pas sinon. 10 secondes. Alors, je peux faire par élimination Non, ah, ça va être toi, long. <rire> <sort>. <rire> Alors, le 1er janvier, euh, bof. Ah, euh... ah, non, mais 3, 5 2, 1, 0. Le, le compte à l... bourrer à 0, stop. T'as une réponse. Le 8 novembre. Non. Pourquoi le 8 novembre Pourquoi pas Le 25 décembre. Noël. Well, Jésus. Il among us. Oui. Jean, je n'aurais jamais pensé mais à, euh, à Noël. Well moi, la... je suis pas Jésus. Le jour je doit être quitté l'autre Seigneur. Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia On va sans micro et des fils. Ça rend trop bien. <rire> C'est vrai qu'on aurait <rire> dit <rire> un pasteur. Mais... Un pasteur. Croire, euh, cool, ouais. Je, je n'ai pas marché depuis trois ans. Un alors. 25 décembre. Non, mais improbable. Il va se lever. Il va se lever. Marie. Quels étaient les trois ordres qui composaient la société médiévale ah. hmm. Ça, c'est vraiment un cours d'histoire. Ouais. C'est pître 1 je en rouge. Je n'ai pas passé le bac d'histoire. Le si bac en histoire. Je dirais l'âge de glace. Non, alors, je dirais, il y a euh, l'ordre. Le... Bas... Si. Euh, <rire> le... <rire> euh, le clergé un un rach Fais-moi un petit oui des yeux Je peux peux rien faire Il reste 10 secondes à part parler dans le micro Je peux rien faire Le roi la souveraineté le monarchie Il reste 4 secondes Et le secondes Non mais ta gueule stop et le peuple alors le roi n'a pas l'un ami non, ou pas en vrai c'était bien mais c'est pas les termes franchement c'est pas si mal mais ça marche pas non. le clergé la noblesse le, le tiers, tiers état le tiers état voilà c'est ça le clergé ce qui travaillent la noblesse j'ai un qui... j'ai un tiers de points j'ai un tiers je, je bah, reviens en ce jeu ceux qui bosse ce qui prient ce qui récolent oh ceux qui prient ceux qui combattent oh, des... ceux qui travaillent le clergé la noblesse le tiers état putain je vais dire les bourgeois apparemment ceux qui combattent les bourgeois Fait, le truc. Oui. Dernière question, la plus simple. Marie, pour, pourquoi, la date... <rire> pourquoi... Ah, ta pourquoi la date de 476 est-elle considérée par les historiens comme la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge Mais ta gueule. Pardon, pardon, pardon. pardon, pardon Mais pardon, tellement oh. ta gueule. <rire> T'es mal placée, vrai. Marie. Marie, tu Mais dis je tout désolé, le temps « je sais » dans le public. Oui, ouais, c'est vrai. Donc, mais, euh... ça fait longtemps que j'ai pas été dans je public je, je sais, sais. Euh, l'antiquité de l'antiquité pourquoi de la date de 476 est-elle considérée comme la fin de l'antiquité et le début du Moyen-Âge oui. j'aurais pas une une dit la date j'aurais dit l'année en fait mais... ah non, non je me suis peut-être planté ça aurait tout changé du coup bah oui parce qu'une date c'est un jour précis c'est vraiment qu'elle est qui l a écrite donc, euh, est je faire. sais alors est-ce que je peux donner une autre réponse mais qu'il n'y a avec la euh, réponse bah du coup non mais vas-y ce qui fait la différence entre la préhistoire et l'antiquité Oui, c'est l'invention de l'écriture. Non. Mais... Donc du coup entre l'Antiquité et le Moyen Âge, c'est oh. 10 ans. Bah 400 euh, machin Non. Ah, de quoi de l'Antiquité de... Ne le change pas de sujet, pour... il aurait 5 le secondes. C'est mais... le 0 siècle 4 ça, ah, ça Non, là, en fait. non, non mais, euh, je dirais euh le ah, Clovis. Mais la huit minute énorme là. Clovis et Eh non, Romain c'était quoi Berto Grand-Pied Non, Victor qui sait Non, non, alors Du coup Ouais, tu sais Victor sait C'était le couronnement de Charlemagne Non C'est en 800 Ah c'est en 800 Chute de l'Empire Romain de Ah d'accord Ah Byzance D'accord Pas du tout En fait si t'es pas prof d'histoire Tu ne peux pas avoir 5 sur 5 Non, je pense que si C'est dans les programmes C'est connu Et pourquoi le fait que l'Empire Romain chute en Orient C'est une conséquence aussi euh, importante. Non, chute beaucoup plus Je tard mettais. en 1453. D'accord. Là c'est 1000 ans avant en 467 dans l'Occident, chute. Et chiant, Roma ce que tu es en train de nous dire c'est qu'on est moins bon que tes élèves de collège en fait. Exactement. Oui mais non, parce que nous on connaît pas tout voilà. ça. Vos cours sont moins récents. Ouais. Donc, voilà. Enfin, moi j'ai envie de dire, je le savais, tu vois, vous mais vous n'avez pas demandé. Vous des choses du genre, je me mouche dans un mouchoir <rire> et je me gratte pas les couilles devant l'adulte. <rire> voilà, ah, vous ça. maîtrisez beaucoup plus de compétences que vous, c'est ça qu'il faut retenir dans l'histoire. Mais la coup, date ouais. de la chute de l'Olympique Romain d'Occident, vous ne la connaissez pas, mais voilà. Et on passe donc au thème que j'ai préparé, Romain, t'as ton petit papier Oui, oui j'ai mon petit papier. Alors, le thème, à notre truc pour Kevin en regardant un pote faire des imitations qu'il pense réussie tout en essayant de deviner qui il imite. Parce que bon, il est pas méchant et on sait jamais, on pourrait avoir besoin ah. de lui pour un déménagement. Attends une seconde, ça, ça, là, là, ce que tu viens de dire pendant deux minutes trente, c'est le nom de mon sujet. là <rire> <rire> En regardant un pote faire des imitations qu'il pense réussie tout en essayant de deviner <rire> qui il imite. Parce que bon, il est pas méchant et on sait jamais, on pourrait avoir besoin de lui pour un déménagement. Kevin, Romain a dans sa main... En fait, espèce d'enculé, Équi... de eh, écoute-moi. Romain dans Comment sa main... Comment tu m'appelles Caïman Ah voilà Pour yeux, commencer Romain voilà. a dans sa main dit non De personnages rapproche un peu que Personnage Là t'as un certain mot frérot Personnages fictifs Ou réel Romain a une liste De 10 personnages Fictifs ou réels Que je ne connais pas Dans sa main ça, Numéro fait... Écoute-moi Il a des personnages De 1 à 10 Numéro je ne sais pas ce qu'il y a sur sa liste. Tu vas dire des chiffres de 1 à 10, il va montrer le nom et je vais devoir t'imiter la personne et tu vas deviner qui c'est. Oh ouais En tout cas, il est fort pour un déménagement. T'as 5 réponses. Jusqu'à toi, j'espère qu'il est Fernandelle. Donc là, en gros, il y a 10 possibilités. Moi, j'ai cinq choix. Et tout dépend de ton imitation à toi. Moi, ma question est... Je dirais toujours la même phrase Je dirais la phrase, qui suis-je en train d'imiter avec bon. la voix de la personne ma, ma question est absolument pas biaisée sinon. Quoi. En gros, tout représente sur tes qualités d'imitateur. De, de, <rire> voilà, voilà J'ai envie de dire que tout est dit, quoi. Voilà. Un ouais. chiffre en 30 bon, 10 Clairement, vous vouliez que je sorte du jeu. Non, j'ai pris non, il y a presque non, 20. C'est excellent imitateur. Eh Marie, elle fait 0 C'est franchement bien plus facile que le Moyen-Âge, s'il te plaît. Un chiffre en 30 Le 2. Bah, on voit tout, là. Non, mais ah, bah, je à cette heure-là, je vois rien. Même lui, je rien. Même <rire> lui je ne sais pas quoi faire Et Antoine Dernière question Sur les 10 tu sens sais on imiter combien vraiment Je sais pas qui a <rire> mis sur sa liste <rire> ah, Ça va être très visuel désolé pour ceux qui écoutent euh, Qui suis-je en train d'imiter Maintenant Qui suis-je en train d'imiter Maintenant Il montre du doigt rien ah. Qui a décidé par contre des gens à imiter <rire> C'est Romain Parce que là, j'allais dire Thomas Jean Tourelle. <rire> Mais c'est impossible il, il que Romain puisse dire ça. Il refait son imitation en pointant de loi quelque chose. Qui suis-je en train d'imiter maintenant Donc, le mec, Qui suis-je suis en train d'imiter maintenant voilà. non, Antoine il pointe, pointe il son pas. index <rire> vers l'avant. Et pour <rire> lui, en gros, attention, attention les mirettes. Bien pour <rire> vous, c'est flagrant. Qui suis-je en train d'imiter maintenant Qui suis-je en train d'imiter maintenant Angela Merkel. Trump. Je faisais trop bien, je regardais ah la ouais. caméra Qui suis-je en train, avec la bouche en... Ouais mais en, en fait le truc c'est qu'il qu parle anglais il Trump il parle anglais voilà. Voilà. Non mais à quelle heure c'est trop bien. Fake news, what am I imagine eh là, Mais vrai vrai vrai, ça, ouais, j'ai pas le droit, non, de... Donc, droit. Non, Donc, On peut pas dire fausse nouvelle T'avais même pas un accent américain Qui suis-je en train... J'aurais dit Nelson Le 123 Le 9 Ouais ok Mais pourquoi non, tu ah caches des trucs à Roux, je comprends pas. Parce que je veux pas savoir les autres. <rire> non mais ouais, c'est c'est agréable ton truc. Tu as vu comme tu étais pitoyable en Trump <rire> ah. Qu'est-ce que tu es en train d'imiter maintenant Qu'est-ce que je suis en train d'imiter maintenant Je sais pas. Okay, Qu'est-ce que tu vin <rire> Qui mais... Qu suis-je en train d'imiter mais... Qui suis-je <rire> en Kevin <rire> Kevin Kevin <rire> <rire> Mais tu peux dire que ça, tu fais un autre coup, coup, aussi Qui Kevin Mais t'as pas droit d'autre mot Non mais ouais, c'est horrible à Une phrase, une seule mec, phrase Mais mec, comment là. tu fais Non mais c'est <rire> vraiment votre avis avec... <rire> Ah, une seule phrase <rire> <C 'est> normal Kevin <rire> <rire> <rire> Et juste une talbite écrivons <rire> C'est trop bien fait. <rire> mais euh, non mais c'est ouais non mais Moi euh, je j'ai j'ai il est suis sur le ton quand même. Mais bon <rire> pas pas sûr, pas sûr, vraiment pas sûr. Ouais. Sérieux, mais qui Mais qui juste une talbite écrivons Non mais non, je sais non mais juste mon dernier mot, je ne sais pas. <rire> C'était pas ma guerre, pas ma guerre. Pas sa guerre. Ah putain, bah alors guerre. non, je pas du tout J'ai voulu le faire sur l'air de... J'ai voulu faire sur l'air de... Mais mec, mais comment ah, je peux te trouver mais... J'ai tu... oui, dit qu'il sur l'air de... Gabriel mais... mais... ah, J'ai une <rire> idée, là Non, mais même pas dit, j'ai une idée Mais ça ressemble à pas d'une idée Mais non, c'est la même Mais tout dépend de sa capacité à moduler sa voix Il en a aucune Non mais je fais comment, Entre... Qu'est-ce que j'ai en train maintenant Qu'est-ce que j'ai en train de débuter maintenant ouais. <rire> <'est bon> <rire> ah, Donc, fait ça, on aurait déjà un allemand. <rire> Et là, mais... Non, mais c'est un jouable pour moi. <rire> Encore trois questions. Ouais, bah super, on va rigoler. Hein. <rire> tiens bon, tiens bon, tu <rire> es un chiffre. <rire> j'ai quoi déjà T'as deux dits. T'as deux neufs. T'as dit ta putain de de l'essence. Quatre, euh, Zini, t'as mis un. Ouais, <rire> yeah, bah voilà. C'est facile. Ah bah. Oh non! moi ce qui m'inquiète c'est qu'il découvre à chaque fois. <rire> mais ça, elle ici nous connaît. Gayman, mais qu'est-ce qu'ils ont à éviter Gayman? C'est bon, c'est bon. bon. Mais je crois qu'il était qui, Gayman? <rire> c'est c'est l'autre. <rire> Non, c'est voisine, connard. Ben, connard, je le oh sais Mais là Mais non, mais Caïman mais je me dis qui, à Allez, <rire> là, Caïman Merde C'est la Oh, non ah, Les bah, autres, il ouvre une réponse. Oh bah, moi, j'avais dit, j'accouille, moi, c'est Vas-y, recommande <rire> deux, voilà Oh, mais non, mais c'était clavier Mais clavier, non c'était clavier Qui sont clavier Oh, mon dieu Ah, y avait les deux, non, là mais le X Parfois, c'est fantastique Revenez bien, oh, Ah oh putain, c ça c'était vraiment bien fait Ah merci Ouais non. franchement Mais, mais c'est bien fait Parce que sous la gueule Ah <rire> <rire> oh, mais attends mais... Non c'était vraiment bien fait Mais c'est de la merde Mais moi j'ai jamais eu une question C'est pourri quoi <rire> Mais c'est ultra subjectif. <rire> non mais ah ouais. franchement, ouais, il a bien fait qu'Aiman. Ça dépend pas de mes capacités là. Allez, tous trouvés là, oh. Ouais, oui, D'accord, il euh, y, y a personne à trouver. Regardez des, des, des films, trouvé, aussi. des robots aussi, regardez films français. Tout il oui. y a que Quentin qui aurait peut-être une Non, non Marie sûr, elle mais elle non, aussi. Mais la 2 g 5, qu'est-ce qu'il parle Elle a la dame Jeanne. 12. Allez. Non mais vous faites chier. Ah <rire> oh merde les c'est pas le plus simple Oh putain Ah bah mince <rire> alors Ah oh bah ça va changer <rire> Ok alors vrai, ça va être un... simple ouais. J'aime bien tes... mais, mais en vrai là, Antoine, c'est pas du stand up okay. quoi Enfin... Qui suis-je en train de muter Qui suis-je en train de muter Qui suis-je... je l'ai <rire> <rire> Euh... Non, non, non, non, oh je le, oh, oh <rire> le gros... Qui, qui suis-je en train de muter je suis en train d'imiter Caïma qu quest je suis en train d'imiter Caïma je, okay. je ne fais pas de mouvement parce que je ne veux ah. pas de tribunal oh, le mec qui a fait Mais qu'est-ce que je suis en train d'imiter je suis en train d'imiter Caïma Allez, il me faut une réponse A la petite mère C'est une très bonne réponse Oh, oui. oh. oh. Besti yeah, Il était parfait Claire Mais mec, tu fais trop bien <rire> éclair, putain oh là là. En plus, t'avais la, la, mèche, la qui mèche qui revenait comme ça. <rire> Par contre, j'étais là le chercher mes papiers. <rire> <babilles>, mais <hein. rire> mec, j'ai fait dans mon caleçon La meilleure imitation, c'est éclair, quand même. Ah, merci. Oh, ah, bah, avait, enfin, mais enfin, ouais Il avait vraiment la mèche qui tombait, tu sais, genre, en à mesure. Putain, putain, c'est magnifique. Non, parce qu'il fait flipper, c'est quand il tape de plus en plus souvent. <rire> Paul va kiffer pour le montage ça Aïe, naï, naï, Moi j'aurais fait ça avant là J'étais Parce que moi j'ai pensé à Elmou le frit ça à un moment <rire> Et, Et j'étais à deux doigts de le dire C'est pas Allez une dernière Incroyable <rire> Incroyable J'ai pleuré de rire, <rire> Incroyable oh, Bon allez, le dernier Bah chiffre j'ai sais plus quoi dire moi Le 6 Je crois que t'as pas dit 6 <rire> Ok Oh merde <rire> putain Non mais non mais au costume, <rire> Ok Il me pas le ah, costume, j'ai costume J'ai costume, j'ai arrêté coiffure T'es un connard J'ai <rire> un craque limite Donald Duck Oui voilà merci <rire> non, non, non, non. Parce qu'il a resté compliqué C'est ça, ouais ouais ça. Ouais Mais voilà ça se comprend <rire> Hey mais connard, ne fais ça Tu pas Donald Trump. Qu'est-ce que tu as avec si Oh là là C'est quoi les autres que tu as mis j'avais mis attends attends un micro, micro prendre le micro euh... dans le petit à côté de... ah, Adolf Hitler, direct, bon, Le bon. Bon. plus belle Adolf Hitler que j'ai vu <rire> <rire> depuis 1945. <rire> avec mèche, Et je, je sais qu'il lui manque. Incroyable, tout la gestuelle, la faire, mèche, s'il te plaît. <rire> le discours. Qu'est-ce que j'en traduis mitzail Qu'est-ce que j'en traduis BTC Qu'est-ce que je traduis mitzail C'est vrai. J'ai peur. Je suis trop bien. Peur, putain, mais... Mais je parle l'allemand gueulant les gars et tout. Ah, C'est ça. C'est inquiétant. Non mais moi j'ai peur non, pour y la cécité à chaque fois qu'il imite, c'est angoissant. Quand on va t'amener te trouver. C'est incroyable. Moi, j'allais même déclarer à la préfecture. C'est vraiment incroyable. Ensuite, 2 Donald Trump. Bon, ça a raté tout Alors, le 3, c'est Laurent Ruquier. Comment tu l'aurais fait, ouais. Laurent qui... euh... wow. J'essaie de le faire comme les imitateurs. Vas-y, ouais. c'est parti. Ouais. <rire> quest -ce que en train d'imiter moi C'est doux, Laurent. Voilà, bref. Ouais. Genre, genre, genre, Il fait des rires <rire> silencieux. Heureusement que t'es pas tombé dessus. Le 4, c'est Christian Clavier, que tu as très bien imité ouais. aussi. Oui, oui. Obélix voilà. Bon, voilà, on, on le connaît. Non, euh, 5, Jacques Chirac. Ah, putain. Qu'est-ce que j'ai en train Ah ouais ah, ah, Excellent Oh ah là là Timité, actuellement. Les oui. pommes. Non, et pommes. Ah, pa pommes. Paris, et Paris, et Paris, Paris, <rire> Paris. Je ne vais pas J'aime la fois en chef, c'est fait euh... pour chef. Ah, si ouais, ouais, ouais. c'est <rire> Duck. Tu l'as fait, viens. Quoi Donald Pas de Trump. Duc. Ah, <rire> il l'a fait très très bien. Non, non, mais... Attends, attends, je vais dire le micro, vas-y, refais-le, Romain. <rire> <rire> il y a pas un mot qui sort mais il le fait Pas du tout quand mot quand au ne sort. C'est Nelson Monfort. Ah, ah oui, un... alors qui en train d'imiter oh, ouais. actuellement, Il le fait trop bien. Hein, Je là. suis en direct avec Shane Sharma. He no fucking raise, you're amazing. Okay, non, ça. il le fait mieux. 8, n'a pas fait en temps. Pierre Belmar Oh. Ah, Qui suis-je Qui suis-je 31 intimité. Nouvelle histoire. Actuelle. 395. Prends. J'ai un tué <rire> ma mère. Voilà. Ne, si veux sort Stallone, tu l'as fais. Mais Et le 10 pour toi. Attends la vie. Bah Oh ah bah, moi ah qui suis en train de oh oh Putain mais quelle il est tombé sur Merci voilà. beaucoup Romain pour ces différents personnages. C'est très gentil de ta part. Euh... Ouais, <rire> On passe à moins voilà, le presque fin, donc deux points pour Kevin de points pour Karim et points pour Victor et zéro pour Marie. On passe à la presque fin. La presque fin c'est trois catégories homophones, cinq questions chacun, un point par bonne réponse. Les thèmes, c'est Joker, Joker et Joker. Joker. Du coup, comment tu dis qui décide du premier Ben, tu 1. Non, c'est moi. C'est toujours Victor, parce qu'il a marqué le plus de points dans les deux premières manches. Respect, Victor. Respect, Respect robustesse. Victor. et ah. ben, Joker 1. Victor, de quelle couleur le personnage du Joker est-il le plus souvent vêtu ah, Euh... Je euh de, de, savait. de violet. Bonne réponse. Mmh. Victor, que fait disparaître le Joker à l'issue d'un tour de magie qu'il propose aux parrains de la mafia de Gotham dans Batman The Dark Knight Un crayon. Bonne réponse. Oh, j'aurais un cœur d'or. <rire> <rire> je vais faire disparaître un cœur d'or. Et hop, là, <rire> sous la table. <rire> Victor, comment se nomme la complice et petite amie du Joker Ah, merde euh... Ah, mais je sais, il y a un film sur elle. Oui, il y a un film, mais euh, je ne l'ai pas regardé. Du coup, c'est Miss... Euh... J'en je, je, je sais rien je, Non mais je me souviens plus putain ça fait chier Et Tu m'étonnes euh, Avec se... Romain quand on écrivait ouais. les questions on était comme toi <rire> on a dû aller taper sur google ah. <rire> Non t'avais trouvé je crois Romain je toi trouve. On a joué dans l'eau de Wall Street J'en sais rien secondes. Ah personne sait en fait non. Si Bah dis le vas-y Harley Quinn oui Harley Quinn putain, putain meilleur, mm -hmm. Victor comment meurt le joker dans la version de Tim Burton Ouah je l'ai pas ouais. vu Je l'ai pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on qu va dire qu et Joker. Eh bien... Mais ça a été approuvé par DC Comics, ça, ou pas, <rire> pas... Putain, moi, Je sais pas. Je pense au dessin animé où il met un gaz hilarant et ça fait mourir les gens. Et du coup, je veux dire qu'il est tué par son propre gaz hilarant. Il l'a pété, quoi. <rire> par exemple. Il est non, il est tombé du d'une cathédrale. Ah, d'accord ah. La cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul-Saint-André de Saint-Claude. Et enfin, Victor, cite-moi 5 des 10 acteurs qui ont incarné le personnage du Joker au cinéma. 5 des 10 5 Impossible. <rire> bah, dis-moi ce que t'as. Oh, putain, mais j'en connais qu'un. Vas-y. Ah, oui. Bah, Joaquin oui, Phoenix. Ouais. Mais après... Euh... Alors, réfléchis maintenant. Bah alors Il en a dit, <rire> en a dit en un, dit genre, plus, genre il y a deux secondes. Ouais, mais je l'ai pas entendu. Bah... Allez, allez, je l'ai pas entendu. Bah, si, Nicholson. Je prends moins un, coup. <rire> non, c'est la question d'avant. Bon. Ah bah non. Ah, ça dépend si on en a cinq ou pas, on verra. On verra. Mais après, j'ai pas l'air. Je pense qu'il y en aura pas. C'est ah, impossible. Non, non, non, non. Impossible que j'aille trop. Les autres Non. Ah, hum. Il y ah, un, euh... le mec qui est très connu, qui est mort. Attends. Non, même, attends. Tragiquement. Ouais, mais... Ah non. Il mort sur le tournage. Oui, mais bien sûr. Comme Bill il est un gonard. Comment il s'appelle <rire> S. His. Is. C est c est le mec qui est mort pour passer le virus. His Ledger. Ok. Ok. J'arrête à... j'arrête Ah ouais Et après On avait aussi celui important. qui ressemble à, à Julien Le Pers Putain, et chaud, il c'est chaud Le Mais tu l'as fais... pas mis d'ailleurs oh, Plus non Moi je t'ai mis Romero Le Buster Kitten il... Ah, il joue Batman en fait. Ouais. ouais, bon, ouais. Mais, bah, il joue Batman <rire> dans Tim Burton oui. Keaton, il, il y, joue... y avait Cesar Romero, Ron Navarro, Jack Nicholson, René Requestas David Hodges. Andrew mmh. Koenig, Brian Bettel, Ed Sledger, Jared Leto, Joaquin Phoenix. Il m'en a rien manqué un paquet. 5, c'était faisable. Ça fait donc euh, 4 non. points oh, en oh, tout. 3, oh, oui. 5, oh, 5, oui. 5 oh, les... c'est je les... chaud. Jeu 3, c'est cool. Après, c'est la dernière question du questionnaire. Mais voilà, 3, tu le fais, mais 5. Honnêtement, tu les connaissais Jared Leto, je connaissais. Marie, Joker ou Joker 5 2 ou 3. Attends, pourquoi c'est pas moi le deuxième Parce que Marie a marqué plus de points que toi dans la dans les deux premières manches. Donc moi c'est rien que je sois devant elle, c'est la troisième C'est vraiment un mauvais perdant C'est de... bon oui 2 oui, oui. tu as dit, oui, dit Quel personnage comique représente le Joker sur les cartes à jouer ah, ah. Trop Quel ouais, personnage comique mmh. représente le Joker sur les cartes à jouer Un clown un va enfin, je un bouf... ouais. bah, bah, ouais, mais... ah non mais elle a dit le clown bouffon, elle a dit clown. clown elle a dit sa réponse elle a dit clown okay, mais mais évite de clown. balancer ta réponse c'est le, le bouffon du roi d'accord Marie quel sport les jokers de Sergi Pontoise pratiquent-ils au sein ah, de Ah la... les fameux <rire> au sein Attends. de l'Arena Ice Attends, répète Quel sport les jokers de Sergi Pontoise pratiquent-ils au sein de l'Arena Ice du OK sur glace. Bonne réponse. Ouais, dessiné ce bâtiment. J'ai dessiné, ce, dessiné bâtiment. ce bâtiment. J'ai ouais. participé à la conception chavère. de ce bâtiment. Bravo. Eh, bravo. Oh, il a fait le comptoir d'entrée. Fait... <rire> C'est vrai non mais alors <rire> <C 'est vrai. rire> le comptoir mais les bouts hein. On peut admirer Victor <rire> Marie, quel animateur présente le jeu Joker sur France 2 depuis 2015 Oh putain alors, Ah oui. Attends, comment Il est un gay, là. Tu l'as enfin ouais, ouais. Tout. Je sais pas ouais. si c'est une fière Il a un peu gay. <rire> ok. C'est les homophones, est pas, est pas les homophobes. Il est content. Il est plutôt... Oui, ah, apparemment euh, on est sur une soirée que... homophobe. Moi je <rire> m'enlève. Euh, bah je ne sais pas comment il est, mais il est un peu la même chose que toi. Il est un peu précieuse. Je sais c'est pas ça qui est pas grave C'est très précieuse. C'est un peu chiant là. Par contre des secondes que l'on a chier. Attends. Mathieu. Je sais Mathieu. Mathieu. Il a un nom, il s'appelle Mathieu. Il a une tête, il s'appelle Mathieu, Mathieu quelque chose. Mathieu Delormeau. Mathieu, il s'appelle Cyril. Cyril. Oh, Cyril. Ah, mais ah, d'accord, oh, je crois c'est... Ah, ah oui, moi, je ah, sur le Cyril. pédale Cyril Ferrault. Moi, je sur c est c est le, le pédale féro. la grosse <rire> pédale de Non, non là, c'est l'orange de la berça. Non, Olivier Mine, il est plus... Oui, effectivement, c'est... Oui, oui, le jour de France, la pédale, Bon, bref. Marie, quel journaliste est l'actuel joker des JTTF1 les week-ends, et ce, depuis 2015 Attends, Robert, quel, quel journaliste est l'actuel joker est des JT de TF1 les weekends et ce depuis 2015. Ouais, je ouais. Fille, non, une... blonde. Homme... Je... je suis un homme de Comagno. Belle voiture, un, belle poisson. Du interne toutes saison, mais je tourne. Je t'en nom. Non, c'est pas de France 2. Euh... C'est rien à nous 5 secondes. Non, non plus, c'est une femme. Non, c'est un homme. Du péninsule. Il il est brun. C'est un Et homme. Non, ah, ah, c'est une blonde. C'est femme, c'est... La blonde là. Audrey Crespomart. Oh, c'est elle wow, ou ouais, Ah remplace en fait, je vais trop sa tête hein moi, elle remplace, dit, okay, elle elle remplace Anne Clarkoudré. Moi je pensais aller mais, là, ouais. Mac, alors, enfin, mais, non, mais moi j'avais quand, Cho... détaché, quand ouais. Anne Clarkoudré remplacé Clarkchevret ah, oui. le weekend. Voilà. Et enfin dans quel manga dans quel manga voit-on Don Quixote Flamingo opérer sous le nom de Joker de Joker dans la Pègre Dans quel manga voit-on Don Don Quixote d'Oflamingo opérer sous le nom de Joker dans la Pègre J'ai peut-être une réponse. One Punch Man. Non. One Piece One Piece, ouais. Bah, oh, putain, t'es fait de Je voulais dire One Piece et j'ai One Punch Man. Y, y, y, y, y. Ok, bon, bah voilà. C'était le seul le truc que je connaissais. Kevin, t'es déjà enfin. en finale pour l'honneur Bravo. D'accord, super, tellement. <rire> que commercialise la marque commerciale Joker uh, Repeat after me. Yes. <rire> Repete-me, s'il vous plaît. Oui, yes, repete-me, s'il vous plaît. Quelle question, What's question the motherfucking, motherfucking redhead. Quelle question, motherfucking redhead. Tu n'as pas de bonne question. Quelle question, tu as la marque commerciale docker What Que commercialise la marque commerciale. Il y a deux fois commercial. Comment tu écris, euh, la marque Joker J-O-K-E-R. -E <laughs> <laughs> Comment Joker quoi. Des jeux de fouille yeah. <laughs> <Voilà. laughs> Putain. <laughs> On y arrive Un <rire> jour j'étais parti méga loin Moi j'étais sur JOK apostrophe <rire> A hier Caïman Dans quelle <rire> ville Dans quelle ville préfecture de la Saône-et-Loire Mâcon Marc Joker a elle été fondée en 1936 Mâcon bonne réponse Bravo Caïman quelle, <rire> quelle plante au pouvoir sucrant la société Joker utilise-t-elle Pour se passer d'édulcorant dans certaines de ses boissons La péterave -bois rouge Et non c'était Astévia. Astévia Et bah ouais. je t'emmerde Quelle forme de bouteille La marque Joker a-t-elle été la première à mettre sur le marché dans le monde en 2004 Quelle forme de bouteille Forme C'est dur à décrire On parle pas du volume On parle vraiment de la La réponse un mot Quelle forme de bouteille la marque Joker a-t-elle été la première à mettre sur le marché En 2004 Franchement Par exemple Non mais vraiment si je dis le 2 litres, ça marche pas Non, c'est une forme géométrique que je cherche. Non, non, non. Genre un cube formes géométriques. Bordel. Vite fait. <rire> pyramide. <rire> ça serait trop drôle. C'est c'est la as fameuse assez brique assez... de Jude. C'est ça. <rire> c'est ça, d'accord. Mais c'est en trois briques. De, depuis la pointe. Dis Mais en vrai, en vrai, je suis pas convaincu parce qu'au moins quand je vois ma moutée du de, de fri, tu vois, ça te fait ça. Fait Oval je Ah la fameuse Oui. mais Ah oui, d'accord. Ouais, je la bien, c'est ouais. ouais. un, un ouais. cylindre en de, ouais. de ouf, de ouf. Ouais, de ouf. ouf Grand mérite. <rire> <rire> On parle dans une orange Et enfin, quel est le slogan actuel de la marque Joker Jamais. Joker. C'est c'est le pire. C'est que dans mon frigo Ça fait plus d'un an que j'ai du jus de Free Joker tous les matins. Il n'est pas périmé à force. J'ai jamais fait gaffe au putain de slogan, ça met en impute. Du... Là, ça va que je gagne, mais... Je... Comme... Comme ça sera rien, parce que ça ne changera rien, je vais juste te dire l'air le... du slogan. Non, non, oh non, non, non, non. Non. oui le... Ah. Euh, le jus réveille les vingt. Ah, pas loin, as t'as réveillé, Joker réveille. est mort. <rire> c'est glauque. Joker mange tes morts. <rire> oui, Attends, je connais. Joker mange tes morts. Je vais réveiller je le goût. Mais, mais c'est incroyable. Je, je, genre pas plus tard que ce matin, j'avais ma brique je me suis servi de forme ovale. Non, pas du tout. Du coup, on s'est vraiment passé la bouteille de bière, truc. Euh... Ça fait donc. C'est 4 points pour Kevin Kayman, 4 points pour Victor, 1 point pour Marie. Marie excusion un dernier mot bien joué c'est des questions qui vont de 0 à 9 et qui ont rapport avec le chiffre qui la concerne <coughs> une bonne réponse un point le premier ou la premier à 3 points à gagner une question d'un numéro ah, je suis a été choisi par Coco peut valoir double je vous pose la première moitié de la question si vous tombez dessus ensuite vous décidez soit vous passez votre tour soit vous tentez d'y répondre bonne réponse plus de mauvaise réponses moins 1 Euh, Victor, comme tu as marqué le plus de points dans les dans toutes les émissions, tu choisis en premier. Enfin, tu choisis si ça te joue à la rapidité ou chacun son tour. Et comme je suis une petite bitch, je vais dire chaque à son tour. Petite bitch. Ach, François 09 Victor. Et bien, deux. Quel mot tient son étymologie du fait qu'il soit cuit deux fois Qu'il soit cuit deux fois Ouais. Quelle étymologie Quel mot tient son étymologie du fait qu'il soit cuit deux fois Le chauffer. Je <rire> dit... Il a dit quoi a dit réchauffer. Non. Réchauffer. Non, je me ferai bien Micro. réchauffer. <rire> Dis-go donc Quel mot tire son étymologie du fait qu'il soit cuit deux fois Qui soit cuit deux Cinq. fois ça c'est incroyable. Non. 3. Mais comment cuit deux fois <rire> Alors attends, -moi, tu moi je sais pas. C'est incroyable. Gars, bosses, il a dit le mot dix fois depuis le début de la soirée. Tu mon gars. Le biscuit. Bis bis-cuit. <rire> C'est incroyable. Ah, ça sent que nous, les biscuits, on les cuit que une <rire> fois. Et tu fais tes faux biscuits. T'as senti la lumière qui s'est allumée C'est incroyable. C'est vrai le biscuit. Mais une fois, incroyable. Apparemment, il faut coup P, nos syllabes. Donc euh, <rire> eh, tu travailles pour qui, toi, Kevin euh, Par, dont <rire> On dirait mec dans Balcon. Par, resti, don. <rire> ah. don. <rire> <rire> Pourquoi on est des biscuits Est-ce que c'est est Q2 fois, fois je me Merci, te connard. <rire> euh, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Bisse, OK, ça marche. C'est la... une question ah, vraiment la... simple. par euh... rapport à nos process, Magnifique. je comprends pas. Euh, bah, de non, base, c'était q deux fois. Maintenant, ouais, avec la fiscalisation, vous avez bah, un peu un affût. Là, gars, ouais. euh, la rentabilité, de toute façon, mec. Tiens, à chiffre entre 0 et ta mère. C'est pas un chiffre, Marie. Marie, je peux tout te prendre. Quel monument Sauf surnommé mon le gâteau de mariage trouve-t-on dans le 9e mon arrondissement pique. de Paris euh, Quel monde des amours. Ah non, c'est pas une bonne réponse, c'était un... l'Opéra Garnier. Ouais, ouais c'est chaud. Victor, hein. en même temps, tu savais Et pas l'architecte. Pourquoi, pourquoi, pourquoi hein. Non. Alors Romain, tu expliques ce a trouvé la réponse. Romain, le micro, le texte de Il se réveille à chaque fois. <rire> Parce que du fait de sa structure complexe, et en étage, il ressemble à une pièce montée de mariage. Ce bâtiment, donc on appelle le château de mariage. Voilà. Un 5309. Oh. Euh 1. Quelle ancienne de supermarché s'appelait Unico à la base Quelle ancienne de supermarché française s'appelait Unico à la base Système U. Bonne réponse. Oui, bon oh, oui. Oui. Bravo. Bra Beau, Beau. Jolie euh, ouais, relation de euh, Cosaïque. Bravo Caïman, bravo. Caïman, un euh, chef entre 0 et 9, s'il vous plaît 1. Très bien de te dire, littéralement. Justement, ça Tu es l'enseigne de supermarché française. Ah, le 2, <rire> fils Ça a aussi. <rire> le 0, alors. Fils Top <rire> Le zéro fils de Fils top. de Chouin, moi. Fils de Rénaise. Qui était le 0 redouté par les alliés pendant la guerre du Pacifique qui a eu lieu durant la seconde guerre mondiale euh... mmh, mmh, mmh, mmh. rudé par qui par les alliés pendant la guerre ah, du pacifique ah putain ça m'arrange pas ça t'aurais dit il aurait un peu mieux le 0 c'est un avion japonais c'est un avion un avion de chasse ah ouais très connu le 0 Tu as chiffre entre 0 et 9. 4. Combien font 4 puissance 4 Oh mais c'est tellement simple. Non, je sais pas si c'est simple. Même moi je sais ça. 16 fois 16. Même moi je sais ça. Non, tu sais pas. Non, c'est pas ça. Combien font 4 puissance 4 Tu m'as aidé, hein. Tu m'as aidé, hein. Tu peux le dire ou pas Non, attends, je vais gagner. Moi les ça a 8. 16 fois 16. 10 secondes. ultralon. Enfin, on va on va se coucher ou on fait quoi <rire> 5 4 136. Tu es con, tu donnes les réponses ouais, à l'adversaire. Ah ouais, du coup, j'ai deux points. C'est quoi l'intérêt ben non Tu es juste débile, ça faisait 256 en ouais, effet. Bon, non, alors attends attends attends, je vais, combien, play, combien, je vais te faire plaît, je vais te faire plaît, j'ai dit j'ai dit 156. Dit 130... Ah, je sais mais lui il est quand même con. Oui, 136 pardon. Oui, mais il est quand même con parce qu'il dit des réponses, tu as mais pas écouté. Ah oui, d'accord. 256. Ah oui. Ah, 256. Alors attends non, j'étais pas, dit pas dit du tout Attends attends attends attends attends. Kevin, je laisse le 3 5 6 7 8. Hein 3 5 6 7 8. 7 8. Et c'est la question double. Po, po, po, po. C'est pour toi que je, vais je vais te, vais te poser, poser la première moitié de la question Et arrête de boire dans ma bière Fils <rire> oui. la... <rire> de tymp Selon la Tu vas ta bière Tu vas manger la question Selon la bible Café Oh putain Alors soit tu passes Et toi t'as lu le courant Tu restes à zéro bah, Alors en fait je t'explique J'ai fait Petite communion Profession de foi Baptême Forcément Mais t'es pas musulman Est-ce que je mets en... Si c'est quoi les scores Alors c'est très simple, il 0 pour Victor Si tu laisses tomber, c'est à Victor de répondre Et ça devient compliqué pour toi Je laisse tomber, euh, attends ça Il y a un bien. zéro Si tu tentes, tu réponds Matt, bien pardon, Si je laisse tomber et Victor il se plante Il y a toujours un 0 Ah ouais Ah j'ai pas moins un Ah t'as pas la, la question elle ah, coups, Je vais je... pas répondre à la question mon pied, Donc <rire> soit tu y vas euh, Tu te trompes Tu, gagnes, tu réponds bien, il y, y a devant. deux un Tu réponds mal, il y a un -1 Soit tu laisses tomber il y a un 0 Et ouais. il reste derrière deux questions chacun. Si je perds, il n'y a que un zéro pour lui hmm. J'y vais tout debout. Non, c'est pas si tu perds, c'est si tu passes. Si tu perds, il y a un -1 <rire> Ah, ok. Ouais, ouais mais il bah, pas passe. gagner. Tu passes mmh. Par contre, si non. je le refile à lui Non, tu pas refiler. Tu peux pas, il peut pas refiler. Oh. Redis le début. Selon la Bible, qu'a fait Ah, j'y vais. C'est quand une culture critique. Tu vas Oui, Selon la Bible, qu'a fait Dieu le septième jour de la création du monde Il oh. s'est reposé. C'est une bonne réponse. Alors, garçon Bien, ça. Ah, J'ai plus qu'un comme numéro. Il reste 3, 5, 6, 8 et Kevin Putain, 2 deux. Je ne suis pas allé au KT pour rien, ça. <rire> <rire> et voilà. 3, 5, 6, 8. Le 8. C'est de parler d'un <rire> <qu 'un confeder. rire> Ça va Toi le deuxième. <rire> <bite> de prêtre Victor, <rire> comment les Russes appellent-ils les montagnes russes C'est drôle, par contre. C'est pas ça, réel, mais c'est drôle. Les montagnes tout simplement Non. Mais... <rire> <montagnes de> <nous>. Les montagnes de chez nous. Les montagnes oh. européennes. Oh, je savais, en plus, j'ai entendu ça. Euh, le le, le, le, le, le il grand habite. Les montagnes américaines. Ah, oh, bien, putain, non. les... Oh, ah, bâtards. Ouais. Ah, ça, c'est du fair play. Euh... Ah ah, mais qui les qui sucent les bêtes entre... Ils sont faits la guerre pendant 50 ans. <rire> <rire> oh, non, mais là, ouais. mais ce qui fait peur Kevin, pour la victoire. Je... Kevin, je euh, si te ouais. précise... Si jamais il c'est Victor qui gagne parce qu'il a marqué plus de points sur la deux émissions. ben, je lui en voudrais pas, c'est le meilleur. Vic euh, donc, Kevin, si tu réponds bien, tu gagnes. 3, 5 ou 6. C'est marrant, tu m'as appelé 213 fois, Kevin. <rire> ouais. Eh, eh, eh, <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Alors, Kevin, tu dis quoi Il faut que je fasse quoi, là, du coup 3, 5 ou 6. Oh, putain. <rire> <rire> <rire> non, mais tu t'en fous <rire> 5. <rire> je vais pas commencer à faire un décompte pour choisir le chiffre. En fait. Non mais c'est rendu des numéros symboliques. Hmm. le 3 c'est ton frère on connaît. 3 parce que c'est mon frère il est né mois de mars. Moi aussi depuis. Bon c'est pas grave. 6 parce que ma soeur elle est le 6 janvier. Moi aussi depuis. Bon c'est 5 je vais en couilles. Alors mais du coup, je me dis est-ce que comme de par hasard vu que le 5 je m'en les couilles. Dans 3 secondes rentre ma chose à ta place. 3 2 1 premier compte dans les chroniques. Caïman dans la 5e République française qui dirige le pays de manière intérimaire si le président n'est plus en mesure d'occuper ses fonctions. Le président du Sénat. C'est une victoire de Caïman Et à L'or Qu'est-ce qui ça fait Je vais dire ce que j'ai dit. Victor, un petit mot Non, très belle finale. Ta même va serre. Je vous serai par Cayman, tu le sais. Alors, moi, j'aurais... J'ai rien signé. Moi, j'aurais un dernier mot. Victor aurait dû gagner la dernière des émissions. Voilà, merci. C'est la dernière dernière de chez Darny Non, non, celle d'avant. Celle d'avant. Où t'aurais éclaté tout le monde. Alors, il est même pas allé en finale. Non, mais justement, j'ai même pas été qualifié. Victor a largement mérité d'aller en finale. et leur éclaté tout le monde. Non, mais gentil, en fait hein, il y a 10 jours Il y a 20 jours Il y a, jours. Enfin, non, il y a 30, jours, 30 jours il y a un mois putain, ça fait... ça, Le temps non, passe bah, vite ouais, ouais. Euh, je, je ne connais même plus <rire> C'est une très ouais, belle je finale et Je suis très content que Kevin ait gagné cette euh, désignation Je tiens à dire que Victor m'est largement Je te donne donc ton blackjack putain, tu Et je n'ai qu'une parole Mais je le gratterai <rire> plus tard <moi. rire> Un petit dernier mot Juste, imaginons, ouais. je le gratte, il y a 40 balles, on fait quoi eh ben, On fait quoi T'as gagné, t'as gagné, t'as gagné, tu me fais une petite as maison, mais t'as gagné, quoi. As, je me suis dessus. Allez, c'est parti, ah, il gratte. Ça, mais... Allez, la gratouille. Il je jure qu'il s'a 40 balles, je donne tout à Romain, c'est pour Romain. Mais non, t'as okay. dit que okay. t'es passagé. C'est vraiment dévié, <rire> euh... regarde il est torché, le gars. Tu es dans le micro. Allez, vas-y, mets. Ok. Allez, c'est parti. Ouais, j'y reviens. Non, ouais, j'y reviens. Non, Je pense que tu as plus de chances de, de gagner 2 2€. Allez Et ça c'est chiant lui, à diviser les 2€ allez, par contre. Par il gratte. Il sait pas où combien gratter mais il gratte. <rire> <rire> combien on <rire> a dans la banque T'as du poignet toi On a 19. On ah, a 10... bien, oh on 19 a dans, dans la banque c'est chaud. Ça pue du cul. <rire> 19 c'est chaud. Bah non. Enfin, enfin on votait. Il gratte avec une canette de bière, tout va bien. On a combien là 14. Aïe aïe Il faut faire quoi Il faut avoir plus que 19. Bah oui, c'est qu'en fait, si tu veux gagner, il faut être au-dessus. C'est les principes du Vexec. Mais du coup, euh, si t'as 40... Non, c'est pas de question d'argent. Qu'est-ce que tu as là Qu'est-ce que t'as là, qu que as là Oh, on a perdu, c'est bon. Tout bien. <rire> tu es content de ton cadeau, du coup Oh, euh, je suis vraiment content. Au moins, il y a un suspense. Putain, il est en débandade. Vous pouvez ah. nous retrouver sur Patelot, Spotify, Tumult, Instagram, Twitter, YouTube et plein d'autres plateformes. Coupez les plateformes. Twitch Twitch Twitch Et Tumult Pornhub Pornhub Redtube Non on n'y est pas Non pas Redtube On n'est pas certifié C'est un peu Asbine C'est quoi Redtube On se rejoint dans 10 jours Il gros porn Des émissions En attendant de la pêche Et ne l'avalez pas le noyau